Bonjour à vous tous, merci de nous rejoindre sur Isanganiro. C'est l'heure du journal parlé en français, la grande édition de cette mi-journée du 18 août 2021, les grands titres. L'adhésion aux coopératives sanguaires est problématique. Cette question a été soulevée au cours d'une réunion d'évaluation de leurs activités ce mardi. Reportage à suivre. Et les cas de contamination au coronavirus diminuent sensiblement en Provence Kirundo au regard des chiffres enregistrés les deux dernières semaines. Notre correspondant là-bas sera en ligne pour des précisions dès le début de ce journal. Une session de renforcement des capacités des avocats de l'État et des responsables des cellules sur les marchés publics a été ouverte ce mercredi à Makamba par la vice-présidente de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Vous en aurez les détails. Et dans la chronique Parle et rassure-moi, aujourd'hui, nous évoquons le fait d'écouter et d'accepter les récits multiples de l'histoire douloureuse comme moyen de réduction de la prolifération des messages haineux. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas eu sans Vous ratez l'essentiel. Oh bonjour. La diminution des cas de contagion au Covid-19 est aujourd'hui sensible par rapport aux effectifs qui avaient été enregistrés les deux dernières semaines. Cela est confirmé par le gouverneur de Kirundo, Albert Tungimana, ainsi que le médecin de la province sanitaire de Kirundo. Ce dernier précise également que le lycée de Kaninya, qui avait été choisi comme lieu de confinement, est pour le moment libre et tous les patients sont rentrés guéris. Les détails avec notre correspondant Abraham Safari. La pandémie de Covid-19 diminue sensiblement en province de Kirundo. Le degré de contagion régresse comparablement aux deux semaines écoulées, comme le confirme Albert Hatungimana, gouverneur de Kirundo. Cette autorité précise que les causes de cette diminution sont, entre autres, la sensibilisation sur toutes les collines de la province de Kirundo pour lutter contre le coronavirus et la campagne de dépistage effectuée avec l'appui du ministère de la Santé et de lutte contre le sida. Albert Atungimana indique également que les sanctions d'amende de 2 000 francs et 20 000 francs réservées pour ceux qui se saluent en se serrant les mains et ceux qui vont se donner des coups de baiser ont contribué à la diminution de contagion. Louis Zitunga, médecin directeur de la province sanitaire de Kirundo, nous a fait savoir que le lycée de Cagnigna, qui était choisi comme lieu de confinement et pour le moment vide, signe que les patients du coronavirus diminuent. Sensiblement. Il précise que tous les malades qui étaient confinés à cet endroit sont tous rentrés et guéris. Il n'y a aucun cas de décès. Il profite de l'occasion pour interpeller toute personne qui sentira des signes cliniques de COVID-19 comme la toux, maux de tête, fièvre et autres, qu'elle consulte le médecin ou les infirmiers au centre de santé. Toutes ces autorités demandent à la population de la province de Kirundo de maintenir les mesures barrières contre cette pandémie, car elle est à la porte de tout un chacun. Depuis Kirundo, à Safar pour la radio, Isanganiro. Merci Abraham Safari. Les coopératives sanguées ont droit à des terres cultivables pour réaliser leurs projets de développement. Dans une réunion d'évaluation des activités de ces coopératives, certains participants ont soulevé leurs inquiétudes quant à l'adhésion à ces dernières. Le directeur général du Fonds national d'investissement communal FONIC appelle tous ceux qui hésitent encore d'y adhérer, adhérer. De son côté, le secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur parle de sanctions prévues contre ceux qui font obstacle aux nouveaux adhérents. Yvette Nijimberi. Les aléas climatiques et l'ingérence de l'administration dans la gestion des coopératives sont certains des facteurs d'échec pour certains des coopératives sanguines. Le directeur général du Fonds national d'investissement communal, FONIC, a souligné que malgré cela, 72% des coopératives ont eu des intérêts. Pour rappel, vous avez constaté qu'il y a des coopératives qui sont allées plus loin, ont gagné jusqu'à 80 millions. Certains des gouverneurs qui étaient présents dans cette réunion ont soulevé leurs inquiétudes quant aux responsables des malversations et des tricheries qui se sont remarquées. Mmh. Mmh. Est-ce que les gens qui ont causé la perte de ces coopératives, ils vont payer Dans les coopératives de ma région, les semences de pompes de terre qu'ils ont eues étaient de mauvaise qualité à cause des tricheries qui se sont remarquées dans l'attribution des marchés. Le directeur général du FONIC répond à cette question en disant qu'il y a eu manque d'encadrement, mais que des stratégies ont été élaborées. Pour le relèvement des coopératives qui ont échoué donc pour les coopératives surtout pas dans la zone rouge c'est à dire dans la catégorie de 0 à 5 millions on a développé les stratégies de relèvement et pour les coopératives surtout pas dans la zone jaune c'est à dire entre 5 millions et 10 millions on a identifié les stratégies de renforcement général guendangagna quant à elle exprime son inquiétude sur les intérêts des coopératives les millions d'intérêts que nous avons vu proviennent de ce capital de 10 millions. Moi, je me dis qu'il y a eu des magouilles. Quand vous avez rendu visite à ces coopératives, ils vous ont montré des richesses qui ne leur appartiennent pas. En répondant à cette question, Nitunga explique que les études ont été bien faites. 29 milliards 110 millions de francs burundais ont été octroyés aux 2900 coopératives Sangwe et ont généré un capital de plus de 4 milliards. Yvette Le manque de lits, d'ustensiles, de cuisine et surtout le retard des subsides destinés aux écoles à régime d'internat en province de Tchankouzou sont quelques défis rencontrés dans ces écoles. C'est le constat fait par la directrice de l'enseignement à Tchankouzou qui demande à l'État de disponibiliser ses subsides à temps avant la prochaine rentrée scolaire 2021-2022. De Tchankouzou, les précisions de Raymond Modende. Les écoles à régime d'internat de la province de Chancouzo n'ont pas les mêmes problèmes dans leur gestion. Certes, le premier commun rencontré par ces écoles est la non-disponibilité des d'attendre. à temps. Cela est le constat de Jeanne Hacizima-Anna, directrice de l'enseignement en province Chancouzo, à quelques semaines avant la rentrée scolaire prochaine 2021-2022. Cette autorité scolaire parle notamment du manque de lits aux internats, du manque d'existence de cuisine et surtout le manque de moyens financiers, ce qui plonge ces écoles dans l'endettement. Au lycée de Morole par exemple, à part ses problèmes signalés, ce lycée vient de passer beaucoup de temps sans véhicule. C'est aussi une école très endettée où le directeur est obligé de contracter des dettes auprès des commerçants pour acheter des vivres en nourriture. Au lycée, Monseigneur Joachim Luna de Muyaga, au contraire, Une école sous convention catholique, la préparation de l'entrée scolaire va montrer, puisque les lits sont disponibles à l'internat, des des élèves sont en train d'être partagés dans les salles de classe et l'approvisionnement en vivres est en cours, selon la bédricte de cette école Innocent ni A tous ces problèmes signalés dans les écoles à régime d'internat en province de Tchangouzo, la directrice de l'enseignement à Tchangouzo voit que la solution est de disposer d'abord les suicides avant la rentrée scolaire prochaine 2021-2022. Et sachez que trois écoles à régime d'internat sont implantées à Tchangouzo, dont le lycée Domolole, le lycée Monseigneur Joachim Runa et l'Itabu Kigamba. Depuis Tchangouzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Captez Isananilo. Écoutez la différence. Un homme habitant la colline Mouheka en commune Songa de la province Bururi est dans les mains de la police de Songa depuis ce mardi. Damien Gendakurio, administrateur communal de Songa, dit que la police enquête sur les circonstances de la mort d'une femme dont le corps a été retrouvé ce lundi matin sur cette colline. La défunte était une visiteuse venue de la commune et province Rumongay pour une fête. Et dans cette même province, mais en commune Bururi, cinq vaches ont été volées en zone de Bamba vers 23h de ce mardi. Jusqu'à 10h ce mercredi, aucune trace de ces vaches, selon Félix Nyongabo, administrateur communal de Bururi, qui demande à sa population de redoubler d'efforts dans le renforcement de la paix et de la sécurité. Parle, rassure-moi. La chronique euh, « Parle et rassure-moi » concerne aujourd'hui le fait d'écouter et d'accepter les récits multiples de l'histoire douloureuse comme moyen de réduction de la prolifération des messages. haineux. Le professeur Jean Bosco Harerimana dit que les récits multiples existent parce que les acteurs des faits du passé douloureux n'ont pas encore eu l'occasion de témoigner en public sur ce qui leur est arrivé. Il indique que ces récits multiples s'accompagnent souvent de la globalisation dans la responsabilisation des groupes sociaux. Les détails avec Aubin Yonkour. L'eau passée douloureuse est racontée différemment par les gens au sein de la société burundaise. Les quelques exemples récités différemment sont la crise de 1972, celle de 1988, dite aussi de Nega Marangara, celle de 1993 et bien d'autres. L'expert en justice transitionnelle dit que cela s'explique par le fait que les gens n'ont pas encore eu l'occasion de témoigner sur tout ce qu'ils savent en public. Les catégories de population qui ont, qui ont été touchées par ces événements douloureux du passé n'ont pas encore eu d'opportunité d'exprimer ce qui s'est passé, de témoigner ce qui s'est passé en public. Les récits multiples existent parce que Les familles, les collines, les villages ont ce souci de transmettre ce qui leur est arrivé à leurs enfants, à leur progéniture. Cette façon d'interpréter ce qu'on a appris en famille ne permet pas de connaître ce qui est arrivé aux autres. Selon Jean-Bosco Arrimana, cela a conduit à la globalisation dans la responsabilisation sur les différentes crises, ce qui entraîne la prolifération des messages de haine. Ces récits multiples sont souvent accompagnés d'un aspect de généralisation à outrance qui met tous les membres d'une composante ethnique ensemble. Les victimes diront par exemple Ce sont les Tutsis qui nous ont attaqués, qui nous ont fait ABCD ce sont les Hutus qui nous ont attaqués, qui nous ont fait ABCD. Dans ces conditions, vous comprenez qu'il y a généralisation à outrance, c'est-à-dire les membres d'une ethnie sont considérés comme tous des ennemis. L'un des moyens de lutter contre la globalisation, c'est de déclarer sans hésitation le nom des bourreaux. Il s'agit de le faire de façon nominative, dans le cas où les victimes ou les survivants se souviennent des bourreaux, de leurs bourreaux, de ceux qui les ont attaqués ou qui les ont fait du mal. Dire nommément et avec le plus de détails possible. Et dans le cas où les atrocités ont été commises par euh, des personnes qu'on n'a pas pu identifier, ne pas généraliser, peut-être dire une, un groupe de gens nous a attaqués et, et, et peut-être donner des hypothèses. Pour lutter contre les messages de haine, Tous les organes les étatiques sont concernés, à commencer par la plus haute institution jusqu'aux administratifs à la base. Les organisations de la société civile et les églises peuvent aussi jouer leur rôle. Et en bref, dans le reste de l'actualité nationale et internationale, 150 Burundais ont été rapatriés ce mercredi sur 460 qui étaient attendus. Ils sont venus du site de Kavinvira, en République démocratique du Congo. Ces Burundais rapatriés vont être transférés au centre de transit de Gihanga, selon les responsables en charge du rapatriement. Et les avocats de l'État ont un rôle crucial dans la mise en œuvre des droits de l'homme. Cela a été dit ce mercredi à Makamba par la vice-présidente de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Et c'était lors de l'ouverture d'une session de renforcement des capacités des avocats de l'État et des responsables des cellules sur les marchés publics. Le directeur des affaires juridiques et du contentieux au sein du ministère de la Justice a fait savoir que certains abus sont commis par certains administratifs, chose qui touche le droit essentiel de l'homme. Actualité internationale Le tribunal militaire de Ouagadougou a fixé au 11 octobre 2021 l'ouverture du procès de l'affaire Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, a été assassiné le 15 octobre 1987 au cours d'un coup d'état portant au pouvoir le capitaine Blaise Compaoré. L'ex-président et plusieurs autres personnes sont inculpées dans ce dossier. Il a fallu donc 34 ans pour qu'arrive ce jour tant attendu, selon l'un des avocats des familles des victimes. au total. 14 personnes devront répondre des faits qui leur sont reprochés, et parmi elles figure l'ex-président Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire, contre lequel un mandat d'arrêt a été lancé. Il est poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et recel de cadavres. Et L'armée américaine a évacué plus de 3200 personnes d'Afghanistan, notamment du personnel américain. En plus de ces 3200 personnes, près de 2000 réfugiés afghans ont été évacués vers les états unis Alors qu'une session extraordinaire du Parlement doit se tenir mercredi, le gouvernement britannique a annoncé ce mardi 17 août un plan destiné à accueillir 20 000 réfugiés afghans. Le président américain Joe Biden et le premier ministre britannique Boris Johnson ont convenu, lors d'un entretien téléphonique ce mardi, de participer la semaine prochaine à un sommet virtuel du G7 sur l'Afghanistan. Il est 13h12 à Bujumbura et sur Isanganiro, c'est la France Journal. Mais avant de nous séparer, je vous en rappelle les grandes articulations. L'adhésion aux coopératives sanguines restait problématique. Cette question a été soulevée au cours d'une réunion d'évaluation de leurs activités ce mardi.